pop rock rtl 2 vous accompagne partout sur rtl 2.fr en 2018 rtl 2 vous a offert les plus beaux concerts pop rock vous êtes parti voir Maroon 5 à New York Bruno Mars à Paris Muse voir YouTube à Paris. Galo Giro à la Réunion. En 2019, écoutez RTL 2 et partez-vous aussi pour les plus beaux concerts partout dans le monde. Et c'est reparti pour le Drive RTL 2. Tout à l'heure, on va vous offrir cette fameuse Nintendo Switch si vous reconnaissez les articles pop rock du Drive. Avec ce fameux boucle, mais d'ici là de la musique évidemment, avec euh, tout à l'heure Ken Stop des Red Hot Chili Peppers et pour ouvrir le balle, Station 13, un de Chine. We'll be RTL2, to le bootleg du drive Et bonjour Philippe, comment ça va Philippe Oui, bonjour Bah bon, tout va bien, vous avez passé une bonne semaine, vous êtes en week-end vous aussi Oui, ça y est, j'attaque le week-end ce soir. Là. Bon, alors Philippe, d'abord je vous présente pas Mathilde évidemment, vous la connaissez aussi bien. Bonjour Philippe, bienvenue sur RTL2, bienvenue dans le Drive RTL2. Je sais que vous Merci avez une tâche oui. difficile, qui est celle de euh, comment dire, euh, tenter de tenter de trouver les cinq artistes pop rock dans, dans ce bootleg. Vous avez une petite idée de, de combien vous en avez, par exemple ah, J'en ai quatre dessus, et le oh. dernier j'ai une petite idée. Sérieux Philippe, Philippe, attendez, je vous le dis avant Et devant témoin, je me, je me roule par terre Je me roule à vos pieds si vous avez les 5 On fait ça C'est tout Ah oh ouais bah, bah, euh, Moi tout. tu peux faire mieux quand même <rire> Je fasse Bah je sais, sais pas. pas On va trouver, on va un, trouver un gage D'accord ouais. Philippe, si vous avez les 5 euh, Du coup j'ai un, un peu moins envie de vous faire gagner <rire> Moi je pense que tu peux nous faire, tu vas nous faire du gainage ah ouais, Ou alors ou tu, tu, fais, tu fais 15 pompes Ok, Philippe, si vous avez les 5 artistes Non seulement vous repartez avec la Nintendo Switch Mais en plus, Eric fera 15 pompes Non, non, non vidéos, je vais faire du poussé. gainage 15 secondes de gainage, euh, non, non, non, 15, 15 secondes, secondes de gainage, mais euh, non mon, mon enfant de 9 ans y arrive Ce ouais, <rire> voilà. voilà, ouais, ça sera, ça sera 15 pompes On, Philippe, on réécoute le bootleg tous ensemble Et ensuite vous nous donnez vos réponses D'accord Allez hop, alors, alors, parti. alors, Philippe, alors. c'est à vous et il était rapide, hein. donc j'ai noté qu'il y avait The Cure, oui. Téléphone, oui. The Police, oui. Vanessa Paradis, oui. et sans conviction je vais dire Indochine Et non Eh non. Eh non, mais franchement c'était presque et vous êtes quand même très ouais, très fort. Il est euh, vraiment, euh... Ah non, pas de pompe. Il s'est trop. J'ai eu peur. Franchement j'ai flippé parce que j'ai vraiment cru. Mmh. Wow eh, euh... Ouais, hyper fort. Il mmh. y, y en a un. Comment bah, non, Il a un... mangé. il manque le dernier. Donc bon. ce qu'on fait Philippe, c'est qu'on vous envoie une compilation RTL2, ok Ah C'était et Franchement, vous, vous mettez tellement les auditeurs d'RTL2, c'est impressionnant. Bon, euh, Philippe, euh, merci d'avoir été là. Surtout, merci de ne pas avoir gagné. C'est bien pour, pour, pour, pour la santé de mon cœur les... et, et, et aussi, je dois dire, pour, pour, pour mon orgueil. J'allais me, me rouler dans la farine. Merci beaucoup. À bientôt, Philippe. Eh ben, à bientôt. Merci Salut. Beaucoup. Merci bon d'être venu. Il est déçu, Philippe, et moi aussi. Alors oui. Mais alors du coup, ce qu'on fait, c'est que si vous ah les non, trouvez, les pompes, non, mais si vous les trouvez lundi, on rajoutera au cadeau de la semaine prochaine un lecteur DVD. Ça marche. Oh Je vous ai dit que c'était. C'est ta chanson préférée de l'année, non Ouais. ouais. Je dit que j'aimais... mes.. Gaëtan Roussel ouais. Ouais. ouais. Et son perdu. album Trafic Ouais. C'est ça. Je, je l'ai dit, Bien ouais. sûr. Et, Et surtout que cette superbe pas, chanson je, je voudrais pas qu'on pas qu passe à côté du fait que je le dise, tu vois ce que je veux dire. Tu inverses les moments, renverses les choses. Tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin tu On ne connais plus le nom des fleurs tu te rappelais pourtant de tout <musique> <musique> tu te rappelais pourtant de <musique> <musique> pour tout <musique> tu dis des mots à la place et des autres On même dire un mot Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus le nom des fleurs du. Je te rappelais pourtant de tout Je rappelais pourtant de clo. Chérie Matine. Straight of You. Merci, il était venu le présenter dans le Drive RTL2. C'est safe tonight. RTL2. Votre playlist, Pop Rock.